Jurisprudence de la Homra 27 Je commence le circonambulation de la pierre noire et je le termine avec sept points, et je suis imprimé et veuve dans les trois premiers progrès.